Les éditions de l'Avenir présentent le PC Show avec Paul Courtebesch Et remords de remords. Me voici prêt avec une portée de minet sur les bras. Qu'est-ce que je veux bien pouvoir en faire? Tout ça, c'est de ta faute, Picard. Si tu t'étais retenu un peu, euh, on n'en serait pas là. Oh, ça va, mon cher monsieur? Vous êtes gentil? Vous le voyez bien, témoin? Pieux. En apercevant votre voisine du déçu s'éloigner, j'ai craint le pire. Que vous elle Me larguer ça! Oh! Des chatons! Qu'ils sont mignons! Hmm? Vous les voulez? Pardon? Je vous demandais si vous les vouliez, témoin. Euh, euh... C'est que... Euh... Hmm. Enfin, euh... Oh! Je ne peux pas, mon cher monsieur. C'est contre ma religion. Allons donc. Puisque je vous le dis. Mais enfin... Malvina ne veut pas. Un point, c'est tout. Je sens que ce sera pas simple de me défaire de séminaire. C'était Innocent Love Song de Christian Martin, interprété par Kaed. Et maintenant, une page de pub. Vous dormez mal? Que d'un œil? Impossible pour vous de sommeiller sur vos deux oreilles? Tous les matins, vous vous levez, courbaturé et bougon? Réjouissez-vous, nous avons la solution! R.I.P. est là pour vous! R.I.P. Un système infaillible vous garantissant des nuits d'un sommeil profond et pleinement réparateur. Combine les bienfaits d'un matelas d'os de phoque immergé dans l'huile de krill, particulièrement étudié en laboratoire, pour assurer un repos éternel. Ainsi qu'un ensemble de patchs nasales d'un confort absolu, dont l'effet calmant se répandra rapidement dans les ondes du sommeil de votre cerveau. Fini les nuits blanches à fixer le plafond de la chambre. Fini les journées à vous traîner les pieds. Avec R.I.P., vous pourrez enfin crier de bon matin en hissant fièrement le drapeau de la fierté « J'ai dormi !» Contre-indiqué en cas de surliasis, d'incontinence urinaire, d'asthme, d'emphysème, d'appui du sommeil, d'embolie pulmonaire, de trypanosomias africaine, de narcolepsie, de dysomnie, d'arythmie, de tachycardie et d'insomnie chronique. Il y aurait moins contre de contre-indications pour un salé de coups de massue sur caillou. Tiens, Madame Coudon. Oui, c'est moi, en effet. Vous êtes seul, Monsieur Courtemèche? Votre euh, picard et sa progéniture, oui. Ça... Oui, sa progéniture. Mais... Des mines à sevrer, euh... La voisine du dessus euh, a décidé que leur éducation euh, revenait à leur père. Votre chat? Ouais, mon chat. Vous ne voudriez pas les adopter, par exemple? Oh, certes non! Quelle horreur! Vous ne connaîtriez pas non plus quelqu'un qui serait intéressé à... Non. Ouais, ouais je m'en doutais. Alors, euh, qu'est-ce qui vous amène? Une cause primordiale. Euh, mais encore? Imaginez-vous, M. Courtemèche, que notre camelot favori... Pit? Euh, pardon? Je disais Pit. Qu'est-ce qu'un Pit? Mais enfin, c'est nom de Camelot. Qu'est-ce que vous me racontez là Notre Camelot s'appelle Pierre Ignace Templier de la Besace. Bref, Pit, pour faire court. Un pseudonyme? Ah non, un acronyme plutôt. Pierre Ignace Templier. Pit. Oh, comment osez-vous, ce pauvre petit être tout chétif? Ah, il est plutôt costaud. Euh, je voulais dire du ciboulot. Oui, ça, ça, je vous l'accorde. Ce n'est pourtant pas la première fois que vous l'entendez désigner sous ce nom de Pit, madame Coudon. Comment Ah non Lorsque nous avons présenté notre pièce de théâtre, euh, Paulette et Rodéo, je pas cessé de l'appeler ainsi. D'ailleurs, je l'appelle toujours ainsi. Euh, C'est le nom qu'il préfère, vous savez. Vous m'en direz tant. Ah, je vous assure. J'en suis toute baba. Ah bah, qu'est-ce qui est arrivé à Pit? Euh, pas un accident, j'espère. Non, rassurez-vous, mais il s'est fait chipper son vélo. Non. Si, et j'amasse des fonds pour le lui remplacer. Ah, ça c'est tout à votre honneur, Madame Vous allez me donner quelque chose? Pour Pete? N'importe quoi. Ah, du moins, je vais essayer. Hein. Non, pas ça, ce sont des jetons d'autobus. Non, pas ça non plus. Qu'est-ce que c'était? Mais les épiceries. Non, non plus. Euh, une facture de chez Corbett pour des bobettes. Euh... Ah, C'est trop d'informations, Monsieur Courtemèche. Beaucoup trop d'informations. Ah, voilà. De la monnaie. Beaucoup de monnaie. J'ai même aperçu un deux pièces là-dedans. utilisez-la là pour bon hein Je n'y manquerai pas. Au revoir, M. Courtemèche. Bonne tournée, là, Mme Coudon. C'était ouais. ma dernière poignée de change. Je vais manger du riz le restant de la semaine. Mais c'est pour une bonne cause. Ça, c'était « Tell me more » de Christian Martin, interprété par le Newport Orchestra. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et tu me pardonneras mon polo, je me suis permis d'entrer. Avec la radio et tout le boucan, je me suis dit que de toute façon, tu n'entendrais pas sonner. D'ailleurs, d'où proviennent tous ces couillements? La boîte, là. Je vois. Picard ne te suffisait plus. Tu as décidé d'adopter toute une portée de chaton. Ah, tu n'y es pas du tout. Tu as devant toi la progéniture de Picard. Tu veux dire... Yep, la voisine est revenue. Et elle t'a agressé? Non. Elle se contentait de dumper la boîte de minettes en mentionnant que j'étais chargé de leur éducation. Quel okay, coup, bas! Ah, je ne peux pas dire. Tu ne voudrais pas devenir gardien de chaton par hasard allons donc, mon polo Tu connais mon opinion sur les chats. Comment peux-tu croire que... Ah, qui ne de rien à rien hein Ah oui, mais... Et qui ne risque rien à rien Je viens mais... Bon cavalier monte à toutes mains. Je... je le conçois, mais... La fortune sourit aux audacieux. Certes, mais... enfin un gros assail, comme on dit. Oui, bon, j'avais compris. Pas besoin d'en rajouter. Mais tu ne connais personne qui aimerait être chéri par un chaton, je suppose Personne. Un chaton, c'est mille fois plus difficile à vendre qu'une invention de mon cousin Samy. Tu te souviens? Très bien. Il n'en voudrait pas un de chaton, ton cousin Samy? D'ailleurs, ils ne sont pas à vendre, mais à donner. Même si tu te payais, il n'en voudrait pas. J'imagine déjà les dégâts que ferait un de ces féroces félins dans son atelier. Mais je peux toujours lui demander. Ouais, fais ça. Qui ne tente rien... Tu l'as et... déjà dit. Sur ce, je te laisse. Bonne chance avec ta portée. Merci. Salut, mon run. Salut, El radio. Bonjour, Pépère. Monsieur Pépère. Hey, tu t'envoies-tu la radio? C'est pas moi qui te le respect! Oh non, non, Monsieur Pepper. Je dois simplement retourner à la station. Oh, en passant, comment s'est passée votre nuitée au somptueux hôtel Chief Price 6, majestueux, au fond de la puits de la mine à ciel ouvert de saint Perdu des îles mon gars? Ah, c'est c'est pas passé. Bon, je veux pas trouver toutes les susses qu'il me fallait là, pour y aller. Ah bon? Au Dommage. Tu penses? Euh, sans commentaire. Et sur ce, je me sauve. C'est ça. Arvoyeur, là. Coudon, mon hun, euh, je me demandais si tu pourrais pas. Euh... Hey, c'est pas Picard qui miaule de même, hein, mon hun? Nope. Ça vient de cette boîte-là. Cop, oh, Boswell! Y Des timenous! Hey, t'en as comment là-dedans? Un, deux, trois, six, sept. Dix! Boswell! T'en as dix là-dedans, mon hun! Qu'est-ce que tu vas faire avec dix timenous? Puis d'abord, euh, d'où c'est qu'ils deviennent, hein? De là-haut. Du ciel. Ben non, voyons donc, papa! Ah, tu veux pas dire. Quoi? Euh... Ouais, la. Non! La petite Sophie! Yep! Elle a donc petit menu chez vous! Yep! qu'est-ce que tu vas faire, là, mon hun? Ben, j'essaie de les placer. si vous voulez que je fasse d'autres? Ouais, je fais bien. Mais c'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Mais, euh, vous puis ma mère, là, ça vous tenterait pas, un chaton? Bon, tu veux mon hun? On est bien trop vieux pour ça! Ben, imagines tu imagines qui ça, un petit menu qui court après les boules de ma mère? Ça te ferait des marchands à tricot tout croche? Des plans faits sacrés ma mère, elle qui sacque pas? T'es mis d'oublier ça, mon Run. C'est pas une bonne idée. Regardez-les, papa. Ils sont pourtant bien mignons. Ah, pour être cute, ils sont bien cute. Mais aussi un pas à jouer de paquet de troubles. Bon, pas tant que ça, vous savez. Puis, c'est tellement doux. Prenez-en un pour voir. Un, ah, mieux pas. Je voudrais pas y faire mal. Oui donc, juste un. C'est vrai, que c'est bien doux, bien cute et tout. N'est-ce pas? parlez parler parlez parler de parler, là, mon run, euh, ben, en Si j'en prenais un, là, ça me coûterait comment? Oh, rien pas tout, papa. Je vous donnerais. Ah ouais? Bah, bon, il faudrait tout de même que vous achetiez un paquet de litière. Ah, puis de la litière, puis euh, de la bouffe pour chatons évidemment. Ben, ça coûterait comment tout ça? Bah, ça pas ce que vous achetez, papa. Un bac à litière, ben, ça peut varier entre 20 et 300 pièces. C'est pas Joël! Ben, vous achetez ça juste une fois, là. C'est bon pour toujours, après. Ouais, mais 300 mon hun! Ah, ça, ça, ça, c'est pour la Cadillac des bacs, papa. C'est comme une vraie toilette, mais pour les chats. Alors, vous êtes pas obligé d'acheter ça, là. J'espère, ben, pis le reste... Pour la litière, ben, ça varie aussi, selon la quantité et la qualité. Ce que j'achète pour Picard, moi, ben... Ça vaut une quinzaine de piastres pour 15 kilos. C'est quoi ça, euh, 15 kilos? Attendez voir... Euh... Ça fait... Euh, ouf, un peu plus de 30 livres. 30 livres? Et si tu fous, mon run? je suis plus capable d'élever ça, 30 livres. Puis je suppose qu'il faut que tu changes ça à tout bout de champ, cette litière-là. Oui, oui, régulièrement. Certains le y font tous les jours. Oui, les oh! Boys, ouais, c'est ben trop d'ouvrages! Pis ça coûte les yeux de la tête! Pis je n'ai même pas compté le manger! Oui, mais c'est tellement mignon. Oublie ça, mon C'est pas une bonne idée! Vous êtes sûr? Mazak, je suis sûr, mon jeune. Ben, Bien, bien sûr! Ah, si vous êtes sûr... Pis, euh, c'est pas tout ça! Je suis venu de voir et te demander si tu veux pas me prêter ton pécor une copale d'heure. On vous faire. Il y a une belle isoëlle de souris qui se promène chez nous. Ça dérange ma mère. Ah, ben, vous voyez, là, si vous aviez votre propre chambre... Hey, euh... veux-tu arrêter de marcher avec ça, mon hun! Je t'ai dit que c'était pas une bonne idée. On est trop vieux pour ça. Pis un petit menu, ça va être pas rien chasser les souris. Il est ben trop petit pour ça. C'est à cette heure que j'ai besoin d'un mousser. Pas dans six mois. Ah, c'est bon, c'est bon, pépère. Amenez-le, picard. Pour l'être il m'apporte avec sa progéniture, il pourrait aussi bien le garder. Ah, ça, je dirais pas non, par raison. Ma mère, elle l'aime bien, Picard. Hey, c'est une joke, ça, pas. Elle sait bien, moi. Elle sait bien. À plus tard, là. C'est ça, tantôt. Salut, mon vieil. Hey, salut, le papa. Salut, là, là. Salut, mec. Entre. Hey, hey, qu'est-ce que c'est que, que, que ça? ça? Tu le vois bien. Hein? Une portée de chaton. Les babies, le type de card. En effet. Ta voisine d'en je peux rien te cacher. Pas une claque dans ton face? Non, non, heureusement. Pas de besoin d'appeler la police parce que deux chippies veulent s'arracher les cheveux? Non plus. Qu'est-ce que tu -que -que vas faire avec toutes ces kittens? Pas les garder, hein? Ah, le monde Dieu, c'est non. Tu vois ça d'ici? Dix chatons fripons dans mon petit appartement? Ah, Ça serait l'enfer sur Terre. Non, non, j'essaie de les donner, mais il euh, y a personne qui en veut. Et toi, euh, toi... Ça t'intéresserait pas, hein? Well, mon vieil, euh, j'aimerais bien ça. Mais j'ai un gros chien qui aimerait ça encore plus que moi. Tu veux dire? Yeah, va les manger toute round. Eh, remords oh, remords. Oh, Et euh, tu connaîtrais pas personne euh, intéressé à adopter des chatons, je pense. Well, no. But, euh, je vais regarder autour. Who knows? Tu vas pas faire plus, j'imagine. Not really, you know. En attendant, je suis pogné avec dix chatons mignons, mais mieux-le. Ça pourrait plus pair, you know. Ah, je vois pas vraiment. Après être assez de sortir de box, courir dans toute la place puis commencer à graffiner tout le mobilier. de Les éditions de l'avenir vous ont présenté le PC Show avec Paul Contenet, vos interprètes Carole Bassani dans le rôle de Madame Coudon. Gabriel Jean dans les rôles de Mac, de Pépère et de l'annonceur, et Christian Martin dans les rôles de Paul Contemèche et du témoin. Le texte et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial No derivatives et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com Merci de votre attention, à bientôt.